Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de heavy metal traditionnel et de metal progressif, justement. Dans un moment, on va entendre les Allemands de Vandenplass, on va aussi entendre Raven avec un extrait de leur très bon dernier disque. Mais d'abord, on débute avec un autre groupe de vétérans. a r m o r e d s a i n t March of the Sainte. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station d i f f u s é e du vrai metal à Loire-et-Lien, c'est Faux, 89.FM. Sur les ondes de Sifu 89-1. <rires> Vanden Plass avec la version spectacle de I Can See qu'on retrouve sur leur très bon album Spirit of Life paru en 2000. Juste avant ça, on a entendu le trio anglais Raven avec Against the Grain, pièce tirée de leur très bon dernier album Walk Through Fire qui est paru plus tôt cette année. Et au début du blog, on a entendu les vétérans de Armored s a i n t de Los Angeles avec la pièce titre de leur premier album March of the s a i n t très très très bon album paru en 1984. 19h13, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de ces fous entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec un peu de power metal, justement. Dans un moment, on va entendre les Allemands de Rage et les Américains de High on Fire. Mais tout de suite, on écoute des Québécois qui ouvraient pour Primal Fear en fin de semaine à Québec dimanche dernier. Ice Vinland. À l'antenne de la Radio Campus, la seule station à diffuser du rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!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 9 9分。 Excellent trio de vétérans allemands. Rage avec la pièce symphonique Empty Hollow. C'est tiré de leur très, très, très, très bon dernier album. Nouvel album paru il y a quelques semaines. Strings to a Web que je vous conseille fortement. Si vous êtes un amateur de métal très mélodique, c'est vraiment absolument excellent cet album. Strings to a Web. Juste avant ça, on a entendu un trio américain High on Fire avec la pièce titre de leur album Snakes for the Divine. qui est paru aussi,、euh, au début de l'année. Et,、euh, au début du bloc, on a entendu les Québécois de Ice Vinland avec The Best, The New Best Seller. s e s t tiré de leur premier album, Masters of the Sea, The Saga, qui est paru il y a déjà 12 ans, 1998. 19h46, vous êtes à l'émission La b r i c u e t le Fanal, la seule émission de s f u consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain Leferre qui vous accompagne en musique comme ça jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec un peu de métal vraiment très mélodique. Dans un moment, on va entendre les Finlandais de m o r p h e u s ainsi que les Hollandais de Epeka. Mais tout de suite, On écoute un projet musical norvégien qui met en vedette le guitariste de Enslave, i s d a l e Audrey Horn, sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!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 PK avec la longue pièce Kingdom of Heaven qu'on retrouve sur leur excellent dernier album Design Your Universe. paru l'automne dernier, qui est un des meilleurs albums à être paru en 2009. Juste avant ça, on a entendu les Finlandais de Amorphis avec la pièce titre de leur très, très bon dernier album, Skyforger, qui est un autre des, des meilleurs albums à être paru en 2009. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Les Lutins de l'Enfer en avaient fait leur album favori de l'année dernière, Les Lutins d'Enfer, de qui,、euh, l'émission qui est diffusée les vendredis soirs, ici même a s s e z Fou, de 20h à 22h. Au début du bloc, on a entendu un projet musical norvégien, Audrey Horn. Projet musical qui met en vedette un des deux guitaristes de Enslave, c'est-à-dire Icedale. On a entendu une pièce à savoir Led Zeppelin, Blaze of Ashes. s e s t tiré de leur nouveau et troisième album homonyme paru il y a quelques semaines. 20h13, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission de ces fous consacrée au métal mélodique, entièrement au métal mélodique, métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne en musique, comme ça, jusqu'à 21h. On va poursuivre dans cette veine de métal progressive. Dans un moment, on va entendre Dream Theater, mais tout de suite. On poursuit avec une formation israélienne, Orphan Land, New j e r u s a l e m sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est faux! 8 9 FM! This is John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Dream Theater avec la pièce Glass Prison qui ouvre leur album double Six Degrees of Inner Turbulence paru en 2002. Je vous rappelle que Dream Theater vont assurer les premières parties de la tournée de Iron Maiden à Ottawa, Montréal et Québec en juillet. Ça va vraiment être un spectacle fantastique. Je vous en reparle dans un moment. Juste avant Dream Tea, h t e r on a entendu Orphan Land avec la pièce New Jerusalem tirée de leur excellent dernier album studio. The Never Ending Way of Our Warrior, apparu au début de cette année,、Ils、aussi seront de retour en spectacle au Québec, uniquement à Montréal, le dimanche 12 septembre, en première partie des Suédois Catatonia. C'est assez loin, mais les billets sont déjà en vente depuis un bout de temps. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, demain soir, mercredi 26 mai, le Kuna k o i formation italienne, sera au Fofun é l e c t r i q u e Samedi 29 mai, samedi prochain, Icewind, formation de Montréal, le Power Metal, ils seront au stage、euh, au, dans le secteur 4 de la、M、Madeleine, sur la rue Fusée.、Euh, dimanche 30 mai, Hypocrisy, Black Guards, Car Symmetry, Hate et Schwachbuckle seront au Fofun e l e c t r i q u et e le lendemain, le lundi, ils seront à l'Impérial de Québec. Mardi 1er juin, les amateurs de Black Metal seront ravis de savoir que Nagelvar seront au petit campus de Montréal et le lendemain, le mercredi, ils seront à l a g i t é de Québec. Toujours le mercredi 2 juin, Dying Features, R6 et cinq autres groupes seront au f o f o n électrique. Scorpions et Cinderella seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec le vendredi 25 juin et le lendemain, le samedi, ils seront au Centre b e l l de Montréal dans le cadre de la tournée d'adieu de Scorpions. Mardi 6 juillet, Iron Maiden et Trim Theater <rire> seront à Ottawa. Et le lendemain, le mercredi, le 7, ils seront au Centre Belle t finalement, le vendredi 9, ils seront sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec. Jeudi 15 juillet, r u s h seront à leur tour au Festival d'été de Québec et le dimanche 18 juillet, Rammstein et Apocalyptica vont clôturer ce fameux Festival d'été. Dimanche 18 juillet, toujours, Soywork, Death Angel, Mutiny Within et s w a s h b u c k l e encore une fois, seront au Foufoune électrique. Vendredi 23 juillet, Megadeth, Slayer, Testament seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec. Et le lendemain, le samedi, ils seront au Heavy MTL avec une très brillante affiche, d'ailleurs, puisque, a u t r e Slayer, Megadeth et Testament, on va retrouver Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil et Rob Alford. Le lendemain, ça se poursuit, la heavy MDL, mais c'est pas mal moins intéressant, puisqu'on retrouve à l'affiche、euh, Corn, Lamb of God, Five Finger, Death Punch, Hate Breed,、euh, y、yeah, a Three Inches of Blood, ça c'est bon, three, three Inches of Blood par contre.、Euh, Winds of Plague, a t r e y u In This Moment, Norma Jean, et un des rares、euh, groupes intéressants, je trouve, cette journée-là,、euh, ben, le groupe plutôt artiste, Rob Zombie. Dimanche 12 septembre, comme je l'ai annoncé plus tôt, Catatonia, Swallow the Sun et Orphanland seront au petit campus de Montréal. Samedi 18 septembre, Camelot, Leafseye et Blackguard seront au Club Soda. Le dimanche 21 novembre, e p e c a seront de retour au Club Soda. Et finalement, lundi 22 novembre, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et b o n d e d by Blood seront au Foufoune Electrique. Il est 20h37, vous êtes à l'émission Le Brig et le Fanal, la seule émission de Tifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alan i Lofa qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec deux extraits d'un album de métal progressif qui est paru le mois dernier et qui suscite passablement d'intérêt auprès des amateurs de progressif, mais que j'ai personnellement eu seulement l'opportunité d'entendre pour la première fois aujourd'hui. L'album de Coheed Cambria, Year of the Black Rainbow, qui est en fait le cinquième et dernier volet de la saga Armory Wars. Un concept qui s'est étalé comme ça sur cinq albums. On parle souvent d'albums concepts, mais ça c'est un record puisque Coheed Cambria ont étalé ça sur cinq disques. d o n t le dernier volet vient de paraître, vient de sortir. Évidemment, j'ai pas eu le temps de me faire une opinion, mais à première écoute, ça m'a semblé très bien comme album. Je vais revenir un peu plus en profondeur là-dessus à l'émission Arc Classique la semaine prochaine. Pour le moment, on va écouter deux pièces que j'ai trouvées plutôt accrocheuses tirées de ce, donc, de ce tout nouvel album, Year of the Black Rainbow, d e Coheed in Cambria, à l'antenne de la Radio Campus. La station a diffusé du métal et du progressif à Trois-Rivières, c'est fou! 8 9 f a n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 C'est fou. Aluc T.A.R.R. t a a veille, meuf. t a a veille, m e f Ouais, u a i s formation canadienne Bison BC, un quatuor originaire de Vancouver. Avec la pièce Die of Devotion, c'est tiré de leur très très bon deuxième disque Dark Ages, qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces de Cohen et Cambria, de leur dernier album, Year of the Black Rainbow, qui est paru il y a quelques semaines, lui aussi, au mois d'avril. On a entendu la pièce Guns of Summer, suivie de When Skeletons Live, comme je l'ai dit. J'ai e n pas eu le temps d'encore de me faire Une opinion arrêtée sur l'album, mais je vais en reparler à l'émission A Classic de la semaine prochaine. 20h55, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. Mes amis, le Dr. p e n d r a g o n et Sinistros vont suivre dans quelques minutes avec l'émission Réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce d'une formation qui sera en spectacle la semaine prochaine à Montréal et à Québec. Je parle de Hypocrisy. Ils seront au Fofun le dimanche 30 mai et、euh, le lundi 31, ils seront à l'Impérial de Québec. Je vous laisse avec la pièce No Tomorrow. qui est tiré de leur dernier album, Taste of Extreme Divinity, qui est paru à l'automne 2009. Et je vous donne rendez-vous à 19h, mardi prochain, pour une autre émission, La Brigade Fanale. Et n'oubliez pas, Rock Classic, vendredi à midi. Bonne semaine.